Ma foi dans la famille al -Bai. La famille de sa maison, la famille d'Ali, la famille d'Aquil, la famille de Jafar, ses cousins, la famille d'Abbas, son oncle, et ses femmes.